Conte de fées en français. De l'eau dans le désert. Il était une fois, dans un village lointain, vivaient deux artisans talentueux, James et Alex. Ils étaient bons amis et adoraient sculpter des objets à l'ancienne à partir de boue. Ils faisaient des jouets, des poêles, des casseroles, des couverts et bien d'autres choses. Cependant, c'était un petit village et James et Alex gagnaient très peu leur vie avec ce travail. Les gens n'avaient pas assez d'argent pour bien payer. Mais James et Alex ne se plaignaient jamais. Ou tout du moins, pas à voix haute. Ah, James, apprends à te concentrer sur une seule chose à la fois. Tu dois mieux comprendre tes forces. Une fois que tu auras compris combien de temps il te faut pour finir une pièce, tu sauras annoncer la date approximative de livraison au prochain client. Non, non, ça va Je peux le faire. Il nous faut juste sculpter plus de pièces pour gagner plus d'argent. Une fois que j'aurai fini le travail qu'il reste d'hier, je recommencerai les nouvelles commandes qui sont arrivées aujourd'hui. Oui, je comprends très bien, mon ami. Mais comment tout cela va pouvoir fonctionner si tu ne termines pas ton travail dans les temps Tu me stresses, tu sais. <rire> Ça ira, Alex. Ne t'inquiète pas. Ah Alex était un artisan déterminé et concentré. À chaque fois qu'il choisissait de fabriquer une pièce, il la finissait à temps. Il s'assurait de toujours faire un travail à la fois. Cela l'aidait à se concentrer sur une tâche donnée et à finir son travail dans les temps. Mais James n'était pas du tout concentré. Il ne disait jamais non à personne et coulait constamment sous le travail. Ils géraient trop de choses à la fois et ne finissaient jamais rien dans les temps. Une fois, quelques touristes arrivèrent dans leur village. Oh, wow Cet éléphant est exceptionnel Il est à combien, s'il vous plaît Eh bien, il coûte deux pièces d'argent. Quoi C'est tout Vous ne pensez pas que c'est payé bien trop peu pour une si belle pièce euh, Eh bien, c'est le prix qu'on demande à tout le monde ici Les villageois ne peuvent pas payer beaucoup et je ne peux pas vous faire payer plus que ce que je leur demanderais à eux. J'aime beaucoup votre honnêteté, mais vous ne gagnez pas assez par rapport à vos compétences. Il y a une grande ville de l'autre côté du désert, vous savez Pourquoi n'y allez-vous pas avec tous vos objets pour essayer de les vendre Les gens là-bas voudront vous payer plus pour votre talent. Vous gagnerez beaucoup plus d'argent. Oh, c'est vrai Je vais y réfléchir sérieusement. Merci La fille paya deux pièces d'argent pour acheter l'éléphant. Cette nuit-là... « James, tu as l'air fatigué. Oh, »« Je n'ai pas dormi depuis deux nuits. J'ai fini tout mon travail et je me sens super bien. »« C'est super Écoute, tu ne penses pas qu'on devrait aller à la grande ville avec tous nos objets ?»« On ne gagne pas assez d'argent ici et la charge de travail n'est en fait pas si grande. » Je suis d'accord pour la charge de travail. Tu as sans doute raison. Mais c'est un immense désert Comment allons-nous le traverser J'ai vu des caravanes qui traversaient le désert plusieurs fois par semaine. Il y a beaucoup de chameaux et de carrioles. En fait, j'ai appris qu'une des caravanes allait partir demain. On pourrait traverser le désert avec eux. C'est vrai Et j'ai entendu dire qu'il y avait plein de gens riches de l'autre côté de ce désert. Ah Peut-être même que je me trouverais une jolie fiancée là-bas et que j'y vivrai mon beau conte de fées. Qui sait <rire> Oui, c'est vrai. Allez, repose-toi bien maintenant. Tu dois récupérer du sommeil en retard. On partira demain matin avec la caravane. Cette nuit-là, James et Alex dormirent paisiblement. Le lendemain matin, ils remplirent leur carriole de tous leurs objets, de nourriture et de beaucoup d'eau. Ça allait être un long voyage et ils devaient s'y préparer correctement. Le voyage démarra gaiement. James et Alex avaient bon espoir et étaient excités de leur future vie à la grande ville. Ils discutèrent de comment ils allaient gagner plus d'argent, acquérir de nouvelles compétences et préparer encore plus de nouveaux objets. La caravane s'arrêtait pour le déjeuner dans l'après-midi et à nouveau pour le dîner le soir. Le voyage se déroula ainsi pendant des jours, mais la chaleur étouffante devenait insupportable. Mais que se passe-t-il A-t-il toujours fait si chaud ici euh, euh, Je ne pense pas, non Mais j'ai besoin d'eau, moi On avait apporté beaucoup d'eau, mais on arrive au bout maintenant Ah Cette chaleur rend le voyage vraiment, vraiment très difficile, James Oui, c'est vrai. Et nous allons bientôt manquer d'eau. En fait, les contenants que transportaient les voyageurs étaient faits de boue. Avec la hausse subite de la température, l'eau à l'intérieur avait été rapidement absorbée. Comment allons-nous pouvoir survivre s'il n'y a plus d'eau Il faut encore deux longues journées pour atteindre la ville. Je crois que j'ai une idée. Pourquoi ne pas creuser pour voir si on trouve de l'eau « Oh oui Je suis sûr que si on creuse suffisamment profond, on va trouver de l'eau !»« C'est vrai Choisissons un endroit et commençons à creuser !» Les autres approchèrent avec leurs chameaux et commencèrent à creuser aussi. « Vous êtes certain qu'on va trouver de l'eau ici ?»« Eh bien, on ne le saura que si on creuse et, et qu'on creuse assez profond !» Les voyageurs commencèrent à creuser un trou dans le sol Après un bon bout de temps, toujours aucun signe d'eau. Je le savais. Ça ne sert à rien. Trouver de l'eau dans ce désert est presque impossible. C'est difficile, James, mais pas impossible. On doit juste continuer encore. Peu à peu, les voyageurs arrêtèrent de creuser les uns après les autres. Ils étaient tous très fatigués. Ils retournèrent à leur carriole et se reposèrent un moment. Ah oh Je reviendrai il dit dans un moment, d'accord Laissez-moi me reposer un peu, s'il vous plaît. Oh, James, je suis tellement fatigué. On pourrait peut-être faire une pause ah, Va te reposer un moment. Et moi, je continue à creuser. Alex alla s'allonger pour se reposer. En un instant, à cause de la chaleur écrasante et de l'effort physique qu'il venait de faire, il s'endormit. Au bout d'un moment, un voyageur vint s'adresser à Jem James. Hey, tu as l'air d'un dur, toi Tu as fait un long travail sans t'arrêter Mais, pour tout te dire, je crois qu'on gaspille notre temps ici. Que veux-tu dire Eh bien, je ne pense pas qu'il y ait de l'eau ici. Par contre, je pense qu'il y a un autre endroit où on pourrait en trouver. Vraiment Où ça Le voyageur montra l'endroit à James pour qu'il creuse, puis retourna se reposer. James creusa un peu plus profond, mais ne trouva pas d'eau non plus. Au bout d'un moment, un autre voyageur vint s'adresser à lui. Hey « Hé, toi Mais qui t'a dit de creuser ici Tu es stupide ou quoi Je pense que c'est plutôt par là-bas qu'on va trouver une fontaine toute entière !»« Tu en es sûr Où est cet endroit ?» Sans attendre, James prit sa pelle et alla creuser un autre trou un peu plus loin. Et Une fois de plus, il creusa et creusa encore, jusqu'à ce qu'un autre voyageur vienne lui indiquer un autre endroit où il serait sûr de trouver de l'eau. Cela continua pendant des heures. Le sol était plein de trous, mais aucun n'était assez profond pour voir en sortir de l'eau. Quand Alex se réveilla, il fut choqué. James, mais qu'est-ce que tu fais J'essaie de trouver de l'eau. Ces voyageurs n'ont pas arrêté de me donner des indications pour savoir où creuser et trouver de l'eau. J'ai creusé tellement de trous dans le sol et malheureusement, je n'ai pas trouvé une seule goutte d'eau. C'est bien ce qui m'inquiétait, tu sais. Est-ce que tu réalises combien de temps et d'efforts tu as gâché Va compter tous les trous que tu as creusés et leur profondeur aussi. Tu aurais sûrement pu trouver de l'eau si tu avais concentré tous tes efforts sur un seul trou. Tu ne peux pas écouter tout le monde comme ça et perdre ta concentration, voyons. Ah, oh, tu as raison. J'étais déconcentré. J'aurais dû continuer de creuser à un seul endroit. Alex appela tout le monde et leur demanda de se remettre à creuser là où ils avaient commencé au départ. Ils creusèrent un moment et... enfin Ils avaient trouvé de l'eau Ça y est Ça y est. Merci, Dieu. Merci Tout le monde put boire de l'eau et remplir ses réserves. La caravane arriva à la grande ville en deux jours. Comme prévu, James et Alex gagnèrent beaucoup d'argent grâce à leurs talents et à leurs compétences. On les félicitait souvent et leurs efforts étaient appréciés de tous. Ils devinrent riche rapidement et recrutèrent d'autres artisans pour fabriquer leurs objets. Leurs produits furent vendus à la fois sur le marché local et à l'étranger. James avait appris une leçon très importante. « Tout cela est arrivé parce que je suis resté concentré et que j'ai travaillé sur une seule chose à la fois. »